J'attendrai le jour et la nuit J'attendrai toujours ton retour J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher Ja, Devant ma porte, des bruits lointains, que ma porte, j'écoute en vain. Hélas, plus rien, plus rien ne vient. J'attendrai. Et pourtant j'attendrai ton retour Et pourtant j'attendrai Ja, dat